Salut, bienvenue sur les podcasts de la communauté PS3 avec Sirius, moi-même, Nico8070, salut Nico Salut Et Hervé Poussin. salut Hervé Salut Aujourd'hui pour euh, débattre autour du jeu Uncharted 2 euh, qui est sorti euh, le 14 octobre euh, et qui fait un record de vente sur PS3 en quelques jours apparemment il s'en est vendu un million dans le monde Et euh, donc voilà pour, abattre, pour débattre de ce, de ce jeu Donc Hervé tu penses quoi de ce jeu Bah écoute euh, c'est un jeu qui graphiquement est très très beau Et dans le solo et même pour le multi Parce que pour le multi même s'il est en, légèrement en dessous du solo En fait euh, j'ai jamais, jamais vu en fait, un jeu multi aussi beau que ça Donc euh, pas de lag, euh, pas de très fluide Bon quelques petits bugs graphiques mais euh, par-ci par-là très très peu Euh, au niveau du multijoueur, en fait, le seul reproche que j'aurai à faire, c'est que pour fraguer un mec, en fait, il faut que tu fasses, euh, faut que tu achètes des améliorations. Et quand tu débutes un petit peu en retard comme moi, en fait, t'as du mal à rattraper les autres et tu te fais fraguer souvent. Donc euh, vider un chargeur sur un mec, c'est pas très plaisant, surtout pour lui de tirer deux balles et pique lui dessus. Bon, mis à par ça, euh, le solo, le solo, que dire de solo Je trouve très beau. Il, il est bien fait. Il y a c'est fluide la, la gestion de pouvoir te, te cacher en fait de te, te protéger en fait derrière les euh, derrière les les piliers derrière des barricades tout ça c'est super bien fait c'est très fluide il y a beaucoup d'action il y a beaucoup de cinématiques quand même qui euh, qui se trouve cassent un peu le rythme du jeu mais à part ça euh, non ouais. Pour moi, c'est un très bon jeu. Quoi. Les cinématiques sont très belles, hein, si tu veux, mais il y en a quand même assez souvent. Oui, mais elle casse pas justement. Elle casse pas le rythme du jeu parce qu'elle se, elle complètement dans, dans le jeu. Mais bon, c'est pas grave. J'en parlerai après. Donc. Ouais. Mais, bah, moi, je trouve que pour temps-là, tu joues pas, quoi. Ouais, mais justement, c'est bon, c'est pas grave. Je me souviendrai après, c'est pas grave. Ouais, tu diras après. <rire> euh, et donc, bah voilà. Ouais. Nico, tu en penses quoi Bah alors, euh, moi, je vais en parler déjà pour euh, pour le online. Euh, bon bah déjà, euh, le online, c'est vrai qu'il est, est très bien fait, il est super beau. Euh, moi, j'ai un peu le même avis sur euh, le, sur Poussin le fait de se faire casser la figure quand on quand on quand on débute. Et euh, j'ai quand même l'impression que ça va, enfin que c'est assez long pour euh, récupérer des, des des améliorations. Des améliorations, merci. Excusez-moi. Euh, nous permettent euh, réellement d'avoir un impact sur le sur l'ennemi. Euh, maintenant, c'est vrai que on dit souvent, euh, oui, on a on arrive au bout de l'évolution très très facilement. Euh, voilà quoi. Là, on va être un peu plus patient, c'est tout. Euh, voilà. Pour moi, le gros défaut, c'est qu'il faut vider un chargeur. Euh, mais sinon, euh, le graphi les graphismes sont super beaux. Il euh, y a rien à dire là-dessus quoi. C'est juste qu c'est juste la partie qui me fait peur, c'est c'est qu'il faut vider un chargeur sur la personne. Quoi. C'est sur, voilà. sur le multi, mais le solo. Euh, donc, euh, en ce qui concerne le solo, euh, il est super beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, moi, je le trouve beaucoup moins profond que le premier, en fait. Je trouve que tout ce qui touche le scénario, tout ce qui touche... Euh, euh, Ouais, le, le, le, le, sc le scénario l'histoire il euh, euh, y a beaucoup moins de d'énigmes euh, je le trouve beaucoup moins profond il y a il bon, y a beaucoup plus de d'action euh, mais c'est quasiment de l'action la, la, non-stop quoi il y euh, l'autre était plus profond il y avait il y avait quelque chose quoi euh, là c'est vraiment de l'action pure et dure il y a il y a pas à réfléchir il y a plus d'énigmes il y a plus de je trouve ouais. ça un peu dommage voilà. enfin, il y a des énigmes mais il y en a beaucoup moins quoi il y en a beaucoup moins et elles sont super simples quoi. ouais bah quant à moi, bon, moi c'est un jeu je, moi, je le trouve extraordinaire en fait euh, que ça soit graphiquement bon, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux qu'on ait, qu qu ait pu voir euh, tout support confondu euh, la fluidité c'est pareil le, les animations des personnages elle est extraordinaire c'est super fluide, c'est très coloré Euh, souvent les jeux un peu next -gen, ils sont un petit peu dans les tons ternes, un petit peu dans les tons gris, marron. Euh. Là il y a des couleurs de partout, c'est magnifique, souvent les paysages qui sont très, très divers et très variés. Euh, donc moi j'aime beaucoup donc, le, le gameplay, euh, le fait de se mettre en, à la, en couverture, de, de, de passer d'une couverture à une autre. Euh, je trouve ça très très sympa. Euh, c'est un jeu qui, qui est un, un petit peu extraordinaire aussi dans le sens où, Bah contrairement à ce que disait Poussin, moi j'adore les cinématiques parce qu'en fait euh, euh, les cinématiques elles se confondent complètement avec le jeu. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez commencé à, à charger le jeu une première fois, il n'y a plus aucun temps de chargement qui s'affiche à l'écran. En fait. C'est-à-dire qu'en fait vous alternez entre le jeu, entre le jeu en lui-même et les cinématiques euh, sans aucun temps de chargement. Et ce qui fait que vous avez, ça, ça génère une très forte immersion dans le jeu, parce qu'on passe des cinématiques au jeu alternativement. Et il y a des moments où on ne sait même plus si on joue, on, si on joue, si on regarde le, des cinématiques, tellement elles sont mêlées les uns dans les autres, et sans aucun temps de chargement. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien fait. Euh, les dialogues sont vraiment bien faits, il y a beaucoup d'humour. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a moins de... Je pense qu'il y a moins d'intrigue que dans le premier volet. Euh, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh... Puis, le scénario, moi, je le trouve très bien. Euh, moi, clairement, je trouve que c'est un jeu qui n'a pas de défaut. Euh, même le multi... Euh, bon, effectivement, au départ, le multi, c'est un petit peu dur parce qu'on n'a pas toutes, toutes les améliorations euh, que, que ont pu avoir les autres. Euh, bah, néanmoins, il bah, faut les décrocher. Et, et en plus, le multi a le mérite d'exister. Parce que dans le premier volet, il n'y avait pas de multijoueur. Et on a tous été surpris quand quand l'éditeur nous a sorti un mode multijoueur et on ne s'y attendait pas en fait. Donc euh, quand, on voit la, quand on voit la qualité du multijoueur, euh, les cartes, les modes de jeu, il euh, n'y a pas de lag, euh, on peut faire des, une interface directement avec le shooter aussi. Il ah, y a énormément de choses qui ont été et on sent vraiment que l'éditeur que a été vraiment... Euh, Au bout, euh, au bout de la démarche et c'est vraiment un jeu qui est de, de très très haut niveau en plus ouais. c'est vrai que euh, concernant le multi on connaît pas mal de jeux orientés solo qui sont euh, aventurés dans, dans ce genre d'expérience en mettant un, un multi euh, euh, à leur jeu et que c'était pas du tout euh, réussi et là c'est vrai que euh, ils ont ajouté un multi et qui est vraiment digne de ce nom il n'y a rien à dire quoi on peut râler sur le fait qu'on vient à chargeur ou ce genre de choses mais bon le multi c'est pas juste un multi qui est là pour faire beau et, et, le multi est, est très bon voilà. et puis il y, y a aussi le coop dont on n'a pas parlé quoi ouais, ouais. le cop co à 3 en fait où tu peux soit faire des, euh, des missions soit en fait faire des, un peu des euh, des matchs à mort, en fait un système un peu des euh, sur code 5 là avec les les zombies où en ouais. fait tu as des vagues d'ennemis qui arrivent au fur et à mesure et tu dois tous les tous les tuer Ouais, C'est aussi très bien fait Ok, donc pour moi C'est un jeu qui est excellent et je pense qu'il va marquer euh, Quelque part un peu Un virage ou un peu l'histoire de la PS3 Et j'espère que les, les prochaines Exclus qui arriveront sur le, sur le support Sont vraiment euh, d'aussi bonne qualité Voilà, sur ce ben, On vous salue et puis euh, Retrouvez sur des, nous sur des prochains podcasts Et sur notre site euh, Où sont groupés les podcasts euh, C'est à dire playstation 3 mypodcast.com Salut Salut